Blanche sous un ciel bleu de cristal Des ballades sous une neige en forme des cérables aux couleurs d'une passion fatale Je n'oublie rien de rien Je me souviens Les odeurs d'une forêt qu'un beau lac dévoile Les reflets d'un grand feu sur nos visages Lumière intense par des nuits accent dont personne ne connaît les secrets, un français qui s'élance dans des mots oubliés, une manière inimitable. Des paysages qui n'est au plus que parfait et dessins que la nature ne refait jamais. L'impression d'être entré au jardin de.